Mireille Nous sommes mardi 9 février, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. La réinstitution du Conseil des notables de la Colline présente des avantages et les proches des justiciables. Une appréciation de Maître Segato fabien Évaluation pour bientôt de l'usage des fonds alloués aux coopératives collinaires a annoncé hier le porte-parole du ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions. Une école de la commune Gattara en province Kayanza, n'a que trois manuels scolaires, aucune machine ordinateur. Le directeur communal de l'enseignement à Kayanza demande une, une aide des parents. Et dans la chronique santé de ce mardi, le neurologue le docteur Patrice Barasukana nous parlera de l'épilepsie. La mise en onde de cette édition est assurée par Eric Ouimana. Rebonjour oh, et bienvenue. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Page coopération pour débuter cette édition. Le gouvernement burundais salue l'initiative du gouvernement marocain dans l'octroi des bourses d'études pour les étudiants burundais qui suivent leurs études universitaires au Maroc. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit ce mardi lors d'une audience à une délégation marocaine. et Le directeur général de l'Agence marocaine de la coopération a indiqué que le gouvernement marocain va continuer à appuyer le Burundi, surtout dans le domaine de la coopération les détails avec Jean Dodieu-Irakoudzi. Lors de cette audience que le ministre des Relations extérieures et de la coopération au développement a accordée à la délégation marocaine, le ministre Albert Singhiro a remercié le gouvernement marocain pour les bourses universitaires qu'il a octroyées aux étudiants burundais. Le gouvernement de la République du Burundi apprécie à sa juste valeur les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays depuis plusieurs années. Ces relations sont fondées sur les principes de respect et de confiance mutuelle, ainsi que le principe d'une coopération mutuellement avantageuse. Le Maroc reste un partenaire fiable et sincère du Burundi, avec des soutiens multiformes qu'elle ne cesse d'apporter au Burundi, surtout dans les domaines de l'éducation et dans d'autres domaines. Je citerai entre autres une offre annuelle de bourses d'études aux étudiants burundais depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui et qui ne cesse d'augmenter au fur des ans. Le chef de cette délégation, Mohamed Metikal, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, a précisé que le gouvernement marocain compte multiplier les aides pour les étudiants burundais qui poursuivent leurs études au Maroc. Chaque année, nous accueillons 35 étudiants du Burundi, boursiers du Royaume du Maroc. Dans votre annonce, vous avez fait part de cette volonté de hausse. La décision avait été prise de doubler le nombre de bourses dès la prochaine rentrée académique pour passer à 70 bourses universitaires. Et à académique pour les étudiants du Burundi qui viendraient poursuivre leurs études supérieures au Royaume du Maroc. Toutefois, il a indiqué que le gouvernement du Maroc va garder les bonnes relations avec le Burundi, tout, tout en précisant que l'année prochaine, que le forum économique entre les opérateurs économiques marocains et burundais sera organisé à Bujumbura. Parlons justice. À présent, la loi portant en complément des procédures civiles relatives à la réinstitution du Conseil des notables de la colline présente des avantages, d'autant plus qu'elle euh, que, qu approche la justice justiciable. Analyse du juriste qui trouve qu'il faut un canevas pour les jugements de réconciliation rendus par les barouza. Maître Fabien Segato estime que le décret présidentiel déterminant l'élection des notables, y compris leurs indemnités, devrait être mis en place dans les plus brefs délais. Suivez-le au micro de Moïse Misagu. C'est sur la colline que les gens connaissent la vérité parce qu'au Burundi, les gens qui habitent la même colline se connaissent. Et en ce moment-là, lorsqu'on met une justice proche de la population, parce qu'elle sera rendue par les notables de la colline, et cette justice-là, elle est plus proche de la vérité que les autres justices traditionnelles que nous connaissons. Mais seulement, il y a quelque chose que la loi a dit, qui n'est pas encore mis sur place, c'est le décret. Parce qu'on a dit que l'élection c'est notable, sera mise en place par un décret présidentiel. Nous attendons alors ce décret parce que On ne peut pas mettre en pratique cette justice sans que les notables soient élus. Ce décret aussi devra étudier en long et en large les possibilités ou bien les éventualités qui pourront s'opposer au moment où on est en train de juger. Essayer d'aplanir toutes les difficultés que les notables peuvent avoir pendant qu'ils jugent. Qu'est-ce qui va arriver par exemple si quelqu'un trouble justement les notables pendant qu'ils sont en train de juger Et ensuite, je crois que ce décret pourrait donner ce qu'on appelle un certain formulaire que les jugements devraient suivre, parce qu'il ne faudrait pas que chaque notable puisse présenter son jugement comme il veut. Il faut qu'il y ait un canevas dans lequel les jugements ou de conciliation, malgré tout, même si on les appelle jugements de conciliation, ce sera des véritables jugements, parce qu'une fois que les parties seront d'accord sur ce qui a été dit, Les Machingadaï, eh bien, ça deviendra une loi et sera exécutoire comme une loi. Et soit présentée pratiquement de la même forme pour tous les Burundais. Tout cela, évidemment, doit être édicté, doit être mis en place par le décret. Alors, il faudrait également que ce décret puisse être terminé. On ne dit pas des salaires, mais. On pourrait déterminer une certaine indemnité qu'on peut donner soit mensuelle, soit trimestrielle, mais il faut quand même qu'il y ait une détermination d'une indemnité. Maître Fabien Ségatoua, parlons aux médias à présent, Certains journalistes des médias privés saluent la mesure du président de la République de rouvrir les médias qui étaient sous sanction depuis 2015. Ils souhaitent que cette mesure soit mise en application le plus tôt possible. Ils souhaitent également que cette mesure euh, ordre soit exécutée pour tous les médias sous sanction, sans distinction aucune. Et la banque de crédit de Bujumbura BCB va désormais assurer la gratuité des soins de santé à ses retraités. Cela fait partie d'un accord signé entre la BCB et la mutuelle de la fonction publique. Et ce mardi, Tarsis Routumo, administrateur et directeur général de la BCB, dit que les 20 supportés par les retraités vont être assurés par cette banque, mais aussi que cette banque va assister ses retraités dans l'accès aux médicaments. De son côté, en aussi à directrice générale de la mutuelle de la de la fonction publique salue l'initiative de la BCB qui fait que la mutuelle va désormais supporter 50 au lieu des 80 à décharger, euh, a des charges qu'elle a endossées et de lancer un appel aux autres banques et sociétés privées d'emboîter le pas à la BCB. Je vous l'avais annoncé en titre le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique compte évaluer l'usage des fonds alloués aux coopératives culinaires. Le porte-parole de ce ministère, Elle a annoncé ce lundi euh, hier, alors d'un point de presse, est Pierre Mouriquier également indiqué qu'une formation des enquêteurs de l'administration concernée pour le bon euh, déroulement de ce travail euh, va être assurée, suivi. Ayant l'objectif de se rendre compte de la situation réelle de chaque coopérative, le programme de 7 descente se déroulera de la manière suivante. Le mercredi 10 février 2021, Il y aura un atelier de briefing et de formation à l'intention des gouverneurs de province, des administrateurs communaux, des ingénieurs communaux, des responsables et encadreurs des coopératives culinaires au niveau province commune. L'atelier se déroulera au chef-lieu des provinces d'Ogitega. De pour la région Centre, Angozi pour la région Nord, Achanguzo pour euh, la région Est, Améry Bujumbura pour la région Ouest, à Makamba pour la région Sud. Le jeudi 11 février 2021, il y aura un atelier de formation des enquêteurs et des présidents des coopératives au chef-lieu de toutes les communes du Burundi. Le vendredi 12 Février 2021, les enquêteurs et présidents des coopératives procéderont à l'évaluation proprement dite, notamment par la collecte géomatique des données de chacune des coopératives sur sa colline d'implantation dans tout le pays. Les administratifs et enquêteurs invités à participer à ces activités sont priés de se munir de leurs smartphones pour cette collecte informatisée Des données. Le ministère demande à tous les acteurs impliqués dans cette activité et surtout aux jeunes en quête d'emploi récemment recensés dans le pays et qui feront ce travail de l'exécuter avec professionnalisme et dévouement. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Allons éducation à 13h05 dans le studio de la radio Sanganiro. L'école technique de Kivuruga en commune de la province de Kayanza souffre d'un manque de matériel et didactique. et ne dispose aujourd'hui d'aucune machine ordinateur et, et que de trois manuels scolaires pour enseignants. À la direction de l'école s'inquiète que cette situation puisse nuire à un enseignement qualité. Zidon-Girukushaka, communal de l'enseignement à Kayanza demande à la direction de l'école d'organiser une réunion avec les parents de l'école de les, avec les parents euh, pour pallier provisoirement à ce problème. Le point avec Patrick Nsengium va depuis Kayans. Cette école technique Kivoruga, ayant ouvert les portes depuis déjà cinq ans, compte aujourd'hui 178 élèves, tous orientés dans la section banque-assurance, bien qu'ils soient confrontés à des problèmes liés à l'insuffisance du matériel didactique, comme l'indique Domitien Gendaba Nikwa, directeur à cette école. Il déprôle que l'école ne dispose d'aucune machine ordinateur et fait savoir pourtant que même les cinq machines que l'école avait récit comme don de la part de l'aide des natifs de la commune Nigatara et été volées ces derniers jours. Les enseignants œuvrant à cette école et contactés au sujet de l'insuffisance d'un manuel scolaire pour enseignants nous ont fait savoir qu'ils exercent les activités de tous les jours dans des conditions précaires. Les mêmes enseignants expliquent qu'ils sont obligés de faire recours à des recherches sur Internet pour avoir La matière à enseigner. Suite à cette situation, les conséquences négatives sur le rendement scolaire, surtout dans les examens nationaux, ne manquent pas précises ces enseignants. Les élèves de leur côté aussi affirment n'être pas épargnés par les conséquences de cette insuffisance des matières didactiques. Karl expliquait-il « Il y a ceux qui terminent leurs études sans qu'ils soient à mesure de manipuler l'outil informatique. » Isdor Girkushaka, directeur communal d'enseignement à Gatara, demande à la direction du lycée technique de Kivoruga d'organiser une réunion à l'endroit des parents des élèves pour voir ensemble comment trouver une solution provisoire à ce problème. Edith Masundoui, mon conseil pédagogique RDP Kayanza, invite les enseignants Ivran -en au lycée technique de Kivoruga à collaborer en région scolaire avec d'autres enseignants prestants aux autres écoles techniques et c'est là pour d'expérience. Gakouyano Sylvain, administrateur de la commune Gatara, appelle les natifs de la commune Gatara et ceux qui vivent au Burundi et la diaspora à contribuer pour l'approvisionnement de cette école en matériel didactique. Depuis Kayanza, Patrick enseigne va pour la radio. Restons au Burundi, cette fois-ci en province Ngozi, où pour parler de ces des demandeurs de documents de voyage au guichet unique de cette province à cause de la lenteur observée dans l'obtention de ces documents causant ainsi le retard du voyage et demande aux autorités compétentes de tout faire pour rendre disponible à temps. Ces documents et ces voyageurs reconnaissent néanmoins que ce guichet a réduit la distance et les moyens consacrés pour se, euh, se rendre à Bujumbura à la recherche de ces papiers. Le responsable du guichet unique d'Ongozi dit être au courant de ses lamentations et envisage en parler à ses supérieurs en vue d'y remédier le point avec Apollinaire Muzagara. Ce guichet unique d'Ongozi a ouvert ses portes il y a trois ans. Dès lors, jusqu'à maintenant, la police de l'air des frontières a déjà octroyé plus de 13 000 documents de voyage composés de passeports laissés passer et CPGL. Les demandeurs de ces documents saluent la mise en place de ce guichet qui, selon eux, a procuré beaucoup d'avantages dont la réduction de la distance à parcourir, sans oublier les moyens dépensés pour aller à la, à la recherche de ces papiers de voyage à Bujumbu. Ils déplorent néanmoins la lenteur affichée pour obtenir ces documents documents Jérémy Chimili Mahana, responsable provincial de ce guichet, indique qu'il ne fait qu'enregistrer les données de ses demandeurs et les envoyer électroniquement à Bujumbura pour la, la fabrication, pour la confection de ces documents. Selon cette autorité, l'une des causes de cette lenteur est le manque de véhicules assurant l'acheminement de ces documents vers les guichets uniques. À défaut d'un véhicule par guichet, Jérémy Chimili Mahana propose une seule voiture qui prendrait en un seul coup les documents des guichets d'Okayanza de kayanza Ozi Muyinga Egitega kitaho bushe chemin après le dépôt sur chaque guichet unique chose qu'il envisage parler à qui d'autre Donc Ozi apone Muzagara radio Isangani Merci Apolline Muzagara vous voudrez bien nous excuser pour ces erreurs de montage l'etontine favorise l'autonomisation financière des membres uh, qui s'y intéressent. L'affirmation est des femmes commerçantes au marché du chef-lieu de la province de Makamba qui expliquent que grâce aux tontines, elles parviennent à couvrir leurs besoins journaliers. Certains hommes témoignent que les femmes faisant cette pratique contribuent au développement familial. Quant à l'économiste poly Polycarp Ensengiumva, tout comme le conseiller de l'administrateur communal de Makamba et en charge de développement, il déplore l'absence des lois régissant la pratique des tontines. En reportage signé Vestine Utoy. Des femmes qui vendent des vêtements d'occasion d'Ibishweka au marché du chef-lieu de la province Emakamba se regroupant en tontines communément appelée Ikilimba » disent qu'elle cotise 2 000 francs burundais trois fois la semaine. Celle-ci affirme que cette pratique est très importante. Lise Mouzimana est l'une d'entre elles. Elle indique que elle vient de passer plus de deux ans à faire cette pratique. Elle témoigne que grâce à cette dernière, elle ne gaspille plus. Ce qui m'a motivée de m'associer aux autres entontines, c'est pour éviter le gaspillage, car auparavant, je dépensais trop pour des fins inutiles. Mais aujourd'hui, tout argent que j'épargne me servira Karita Sinzaïmaana est également parmi ces femmes. Elle précise que malgré les moyens insuffisants, elle les parvient à couvrir ses besoins quotidiens. Certains hommes dont leurs femmes sont membres des Tontines apprécient l'initiative de celle-ci car elle les contribue au développement de leur foyer. Quand il n'y a pas de trahison au sein des membres d'une tontine, et même si c'est une petite somme qui est épargnée, ça contribue au développement familial quand le tour de ma femme arrive. Par exemple, nous pouvons nous approvisionner en arrêt alimentaire, acheter le matériel scolaire de nos enfants. Selon l'économiste Polycarp Insabiyumva, les tontines favorisent non seulement l'autonomisation financière de la femme, mais aussi sa clairvoyance et sans oublier la considération devant son mari. Ça permet aux femmes de voir un peu loin, parce que quand elles s'associent, elles se partagent des idées, elles se complètent. Et deuxième avantage, c'est que ça permet à la femme d'être un peu indépendante, parce que cette fois-ci, elle ne va pas chaque fois attendre la main à son mari. Elle est à mesure peut-être de trouver quelque chose à faire, mais aussi des financements pour le faire. Ensuite, ça permet de valoriser la dame. Elle aura un apport à apporter dans le fonctionnement du foyer. Voilà. Cependant, ces femmes déplorent le non-respect de l'engagement de certains membres des tontines quand vient le tour de donner de l'argent aux autres, ce qui engendre les conflits. L'économiste Policarpe Instabiyoumva, tout comme Sildinda Gijima, conseiller de l'administrateur communale Makamba ayant en charge le développement, déplore l'absence de lois régissant les tontines et demande leur mise en place. C'est au moment où Prosper Nguendangagna, directeur de la supervision, de la stabilité et de l'inclusion financière, à la banque, de la République du Burundi a fait savoir que les tontines classiques communément appelées ibirimba sont autorisées par la loi. Vestine Butoyi certains employés de la société Ornola au nombre de 8 ont été suspendus de leur travail et sont accusés de vol qui a eu lieu dans un bateau de transport des marchandises selon ses employés disent que leur suspension était injuste au moment où les accusés se trouvent euh, devant la justice et demandent d'être rétablis dans leurs droits et, et de continuer de euh, travailler. Et la direction de l'Arnolac, même si elle n'a pas voulu s'exprimer ce mardi à nos micros, indique que la suspension ne signifie pas du tout leur envoi, mais cela a été fait euh, de la direction pour. Des raisons d'enquête et que ce dossier est pendant devant la justice. Radio Isanganiro, Chronique Santé. La chronique, de, la chronique santé de ce mardi, eh bien le neurologue Dr Patrice Varasukana nous parle de l'épilepsie qui est causée par une décharge anormale entre les neurones entraînant des crises convulsives pouvant être focales. La chronique est signée Yvette Nijimber. L'épilepsie est une maladie neurologique qui est occasionnée par une décharge anormale entre les neurones Docteur Patrice Basoukana indique que cette maladie entraîne des crises convulsives affectant toutes les fonctions coordonnées par le cerveau. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique, pas une maladie mentale, parce que la plupart des fois, on commet cette erreur. C'est une maladie neurologique qui est occasionnée par une décharge anormale et une communication anormale entre les neurones. C'est une décharge de synchrones de neurones et qui entraîne des crises convulsives pouvant être... Tonicoclonique généralisée généralisées ou pouvant être focales. Son neurologue classe les causes de cette maladie en trois catégories. Docteur Patrice Valasoukana parle des causes lésionnelles ou vasculaires, génétiques et édiopathiques. On essaie de voir euh, les étiologies des, des épilepsies. On peut essayer de les grouper en trois catégories. Les premières causes, ce sont des causes lésionnelles. Dans les causes lésionnelles, on va citer les causes vasculaires, les infections néonatales, les causes périnatales comme l'anoxie cérébrale et les traumatismes crâniens. La deuxième catégorie de causes, ce sont les causes génétiques. Les causes génétiques, ça peut être des malformations, ça peut être des causes héréditaires. La troisième catégorie, ce sont les causes idiopathiques dont on ne voit pas la cause exacte de cette maladie. Docteur Patrice Balasoukana indique que le diagnostic de l'épilepsie est clinique. Il affirme que 50% des victimes qui sont sous traitement sont libres des crises. Le diagnostic de l'épilepsie est clinique. Donc, une fois diagnostiqué, le traitement doit être mis en route et là pour une longue période parce que c'est une maladie chronique. Et là, on peut espérer une évaluation favorable. Il évolue favorablement à 50%. Au bout de deux ans, les malades sont libres de crise et on peut envisager un arrêt progressif des médicaments. Ce médecin spécialiste indique qu'il n'y a pas de vaccin pour se prévenir de cette maladie et que cette maladie n'est pas contagieuse. Il y a des messages qui sont divulgués à gauche, à droite, soi-disant que l'épilepsie est contagieuse. Ce qui est faux et archi-faux. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Quelles sont les personnes les plus touchées par cette maladie quand on peut se faire examiner? La réponse, c'est dans notre prochaine chronique santé. À 13h16 dans les studio de la radio et s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Wimana qui a souhaité la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.